Unité 7, leçon 3, exercice 1. Répondez aux questions par oui, puis par non. Écoutez pour vérifier. A. Vous téléphonez à vos amis Oui, je leur téléphone. Non, je ne leur téléphone pas. B. Vous écrivez à votre famille Oui, je lui écris. Non, je ne lui écris pas. C. Vos parents vous téléphonent Oui, ils me téléphonent. Non, ils ne me téléphonent pas. D. Vous envoyez des textos à vos amis Oui, je leur envoie des textos. Non, je ne leur envoie pas de textos. Vous appelez votre ami Oui, je l'appelle. Non, je ne l'appelle pas.